La mode des sondages maison médiatique est depuis un certain nombre d'années très populaire. Les médias demandent directement au public ce qu'ils pensent de tel ou tel sujet. Eh bien, je me suis dit tout bonnement qu'ici, Réanimation, nous pourrions faire de même, histoire que nos auditeurs se sentent un peu plus concernés. Ici, bien sûr, il ne sera pas question le sondage musical, à savoir qu'est-ce que vous voulez ou ne voulez pas entendre, parce que ça, S'en fout pas mal. <rire> non, il s'agit plutôt de Sinistros. De quelle façon voulez-vous que je m'en débarrasse L'écartèlement, la décapitation, le bûcher ou les viscérations À vous de décider. Et nous, nous nous ferons, Sinistros inclus, un plaisir d'inquiéter à la demande générale. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, et son assistant-chef, qui croit que collaborer veut dire obtempérer sans réfléchir. De toute façon, comment pourrait-il faire autrement Ce n'est qu'un gobelin. <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. c u s p f e a r is our fucking business. We are undead, incorporated, cause Pandragon said so. get trash sucker. Go! Sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Vendredi 30 septembre, les Patriotes Soccer affrontent McGill au CAPS. Féminin 18h30, masculin 20h30. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. uctr.ca patriote.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 ビアン・ワンチェ・ミュージック・ダニエル・コテ、オー・コリマソン et オ・ドワー・リヴィアメタル・ポイントコン、コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン、コン、ココン、 Pour plus de détails, visitez le t o i r i l i a m e t a l c o m Salut, mon d a n y Ah, salut. Ça n'a pas l'air d'aller, mon chum. Bah, je pense que je suis du beau de la nouveauté, là. De la nouveauté? Viens avec moi, et moi, t a r r a n g e s ça. o、oh, u o、oh, u i s aussi, tu m'amènes, toi, là. là. On s'en va à la barrique. La quoi? La barrique, avec au-dessus de 300 sortes de bières différentes, puis des nouveautés qui arrivent pratiquement toutes les semaines. Tu vas voir, mon d a n y on va te les changer les idées.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 Vous êtes assez fous pour l'écouter. 9 9 p a Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 27 septembre de l'an de Disgrâce 2011. I am Dr. Payne Pendragon. Et qui d'autre que la peste faite Goblin? La peste elle-même en personne. <rire> Elle a fière allure, la peste. Oui, ce gobelin gris de malheur. Oh, il est e l Viens encore hanter vos émissions pour votre plus noble. d é plaisir. f a s plaisir. Et si c'était toi qui représentais la peste au Moyen-Âge, laisse-moi te dire que je l'ai trouvé vraiment peureux. a h、oh, c'est pour ça que ça a fait un carnage extrême. Oui.、Euh, en fait, l'effet. La, la peste elle-même a eu peur de moi. C'est、euh, ça. L'effet était plus par.、Euh, l'effet de, je dirais, de. Pas de destruction massive, mais bien de contamination, a été faite beaucoup plus par le découragement de voir. Ah,、oh, c'est、ouais. juste ça, la peste.、Ah, c e s t juste lui, là. C'est ça qui a causé tant de dégâts. p a s parmi... C'est pas pour rien q u e l e d i a b l e m'a sacré dehors à couper dans le derrière. Oui, j'en aurais fait autant si j'avais pu. Comment vas-tu? C'est pas trop pire, mais je sais que tu t'en fous. Mais non, cette pas... semaine, je m'en fous pas du tout.、Ah. Je m'en contrefous. OK, c'est encore mieux.、Ah. En forme? Non. Parfait. On commence sur une, vraiment, une bonne note, je、fait、dois dire. Excellent. Tout, tout b a i g n e dans l'huile jusqu'à présent. Oui, l'huile bouillante. Effectivement, c'est probablement plus tard que ça va se gâcher quand tu auras le loisir de parler un peu plus. Quoi qu'il en soit. <rire> c'est ça. Quoi qu'il en soit, on vient d'entendre, chers petits auditeurs,、euh, avant cette pause publicitaire, que nous avons tous,、euh, apprécié, et ce, allègrement. Formation suivante, Legend of the Dam. Et, ben, l a très bonne formation l e g e o n of the Dance. C'est dommage drôle, hein. On dirait qu'il y a juste nous autres、Ou、qui c o n n a i s s o n s ça. <rire> nous sommes les deux, les deux seuls fans Nord-Américain, s probablement. Bon, je dis ça, j'espère que c'est pas le cas, mais. Je peux pas dire que je connais énormément de gens qui connaissent cette formation-là. Ben, non. e trois fois, j'en parle. Dis-goisy. Dis-goisy. Ben, c'est ça. l e g e n of the Dam est la pièce d'ouverture de Phil the Blade. La pièce é t a n t Nuclear t o r m e n t qui est p a r u e n 2007 sur Massacre Records. C'est un très bon album. C'est une belle p o c h e t t e Qui était、dessus. la réédition ré de... Donnez-moi des roses. Donnez-moi des roses de Fernandji. C'est cela. Non, c'est、euh, une réédition du dernier album,、euh, Elegy of the Week,、euh, le... qui é t a i t p a r u sous le nom de Occult. Occult. C'est le même album, mais différemment、euh, placé en ordre de. o u i ils ont mis la、ça. 3, la place de la 2. Ouais, c est c est ça r e s s e m e à 0. Ils ont fait tout un chemin. Non, mais zéro, ils, est, est ils, ils ont. Ils ne l'ont pas enregistré. Il y a pas de réenregistrement. OK. Non, non, non. <coughs> Juste auparavant, nous avions Marley Valentine Creation et la pièce Slaughterhouse. Quand on retrouve s u r le dernier album, Invidious Dominion, qui est paru en 2010 sur Nuclear Blast, c'était précédé de p a s t e l a n s Oh, que oui. Mais p a s t e l a n s Et la pièce. Eh!、Hey, écoute! La L'album, l e ban, Pestilence, il de sinister,、oh, sinister.、Bon, c'est、oui, excellent.、Oui. Euh, c'est une des rares que j'apprécie vraiment, dois-je dire, sur le dernier album Doctrine, qui est paru en 2011 sur Mascot Record. Je l'ai dit lorsque j'avais présenté l'album, il y a de cela un certain nombre de semaines, je suis, je suis dé déçu de moi, voir. o u moi, je l'ai pas aimé. Ai pas aimé Écoute, c'est pas,、euh, comparativement à, Euh, Résurrection Macambe,、mm. c'est vraiment deux à trois coches en dessous,、là. Mais quand même, il y a, honnêtement, je dois dire qu'il y a trois pièces que j'aime sur l'album, Doctrine.、Euh, juste auparavant, nous avions Eight s f e a r cette formation dont je parlais la semaine dernière, une des seules formations trash, e u r o p é e n n e s que j'apprécie grandement. La pièce étant Cloud and Shit, que l'on retrouve sur、euh, l'album To the Nines, qui est e n en fait,、euh, l'avant-dernier. Mais c'est classé、maintenant. plus mélodique d'être. Moi, mais、euh, je ne suis pas convaincu que c'est du dette. Parce que moi, pas quand je vois ça à un ban qui est catalogué mélodique d e b t automatiquement, ça me rebute. Là, je ne sais pas pourquoi. Ben, en fait, moi, je ne vois pas ce que le mot d e b t vient faire là-dedans. Moi non plus. Moi, je、oui. dirais que c'est beaucoup plus trashy qu'autre chose.、Là. Mais ça a l'aspect la, européen qui est beaucoup moins sale que si c'était un trash qui viendrait d e x e m p l e Des é t o s Saint-Jean-de-Matteur, mettons. Moi, ça, c'est très sale. Ça, pas pour rien qu'on fasse être des cochons. <rire> ça reste mais... si bien notre、euh, Jean Garon national. <rire> oui, effectivement.、Euh, personnage très coloré. Très c o l o r i é aussi, je vois. Colorier, oui.、Ouais, c'est ça. Kelly Ca Cal Mériot. Kelly <rire> Mériot, oui. Donc,、euh, Ace Fear r étant la pièce A Clock in Shit tirée de To The Nines qui est parue en 2009 sur n My Palm Records. À noter que le prochain album, la dernière présentation de cette formation. Et Sphere sortira,、euh, aujourd'hui même. Sortira aujourd'hui même. Et sorti aujourd'hui même. Formation qui vient du Danemark.、Euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter. Je saurais bien en parler d'ici la semaine prochaine, évidemment. Nous avions juste avant la formation Gold War. <rire> et que l'on verra ici même à、ouais. Trois-Rivières. Effectivement. J'aime beaucoup le nom, Gold o r C'est très malsain.、Euh, la pièce étant Apocalyptic Havoc, tirée de l'album Carving the Eyes of God, s qui est la dernière a p p a r i t i o n de cette formation. Pareil en 2009 sur Metal Blade, et nous avions ouvert avec Soulfly et la pièce d'ouverture de h o m a n Très bon album. Ben,、euh, la pièce dit, était vraiment bonne. Ben, moi, je dis que c'est le meilleur album que Soulfly ont sorti jusqu'à présent. La pièce étant Bloodbath and Beyond. C'est paru en 2010 sur Roadrunner, sur l'album h o m a n tel que je l'ai dit il y a quelques secondes. Euh, je vous parlerai,、euh, musique, probablement au même titre que Sinistros tout à l'heure. Je vous parlerai un petit peu de cinéma. e u j'ai pas vu grand chose, en fait, je dois dire, en fin de semaine, parce que j'ai été accablé d'une horrible peste. Peste de foi. e Ouais, effectivement, ce fut assez éprouvant, dois-je le dire. Et ceci, il n'en tient qu'à moi de réviser cette alimentation, cette cette,、euh, cette, cette, alimentation, que dorénavant, je ne... Tu vas manger plus sanglant. Ben oui, on, oui. voilà, c'est ça. Ben, arrêtez de faire cuire et arrêtez de perdre vos vitamines, mangez saillant. Cette histoire-là de manger、euh... juste des légumes, mais c'est pas bon.、Hein. Ben, j'avais une forte tendance pour les asticots, en hors-d'œuvre, mais bon, ça me fait p l a i s i Mais ben, parce que, que c'est gras, c'est riche. Oui, oui, c'est assez riche, je peux te le dire. <rire> Euh, donc, ceci étant dit, Sinistros nous, pr nous propose deux albums cette semaine. Moi, je vous en propose un, qui est un mini-album. En fait, je propose quatre pièces qui totalisent neuf minutes vingt-sept. On peut te dire que as c'est、bon. expé assez <rire> expéditif. Mais,、euh, toi, tu nous as retenu deux choses et dont une, tu sembles être très, très fier d'avoir cette semaine. Eh、hey, oui.、Euh, n o u v e、euh, l nouvel album de la formation russe a r k o n a Mm -hmm. euh, album qui s'intitule Slovo, qui fait suite à Goy Rod Goy, qui était sorti、euh, en 2010.、Euh, Slovo, c'est ni plus ni moins que la bonne recette que Arcona nous a habitués. Des petites flûtes. Des, ben, des petites flûtes,、euh, oui, quand c'est petite flûte, c'est petite flûte, mais quand c'est sauvage, c'est sauvage par à peu près. Quand c'est、euh, sauvage, c'est grosse flûte. C'est grosse, grosse flûte,、ouais, c'est b a r i t o n n e flûte. D'accord. Non,、euh, c'est、euh, vraiment euh, un groupe、euh, qui, à ses débuts, est passé d'inconnu à chef de file incontestable de la scène folk metal en cinq ans, enfin, moins de cinq ans. 87-8? 87-8,、euh, bon、ouais, c'est ça. Slovo, est,、euh, fait, ça fait partie de le. Ça va être un. Un must de, de 2011. Pas, pas un autre qui se rajoute au x millier s de, de, de la rétrospective. Là. Ouais, il va, va peut-être falloir <rire> qu'on passe à un choix.、Là. Moi, un sinistro, ne t'en déplaise, je ne voudrais pas, pas te décevoir. Ça, mais... c'est en bas de 8 sur 10, ça ne passera pas, finalement. Il <rire> n'aura pas le choix d'éliminer <rire> quelque part. Avant que tu nous présentes cette intéressante petite flûte. Petite flûte,、euh, petite. Oublie pas de commencer par la pièce numéro 2, parce que je n veux pas m o u r r Non, poser... c'est déjà prêt, mon garçon. Regarde, le chiffre qui est marqué là, c'est 0,2. Et c'est bon, avec des titres aussi. Évocateurs, u e f l o ß b r ü c k l a s t m ü s s e b r k a s s o f Non, ça, c'est de l'allemand, ça. Ah, excusez. Ben, allemand, russe, tout de Paris, là.、Mmh. Euh, je vous rappelle simplement que le mardi 18 octobre prochain, le Rockmaster Alain Lefebvre. Viendra ici à Réanimation,、euh, présenter ses choix musicales dans le cadre de tout ce que le docteur ne voudrait pas faire, ne voudrait pas entendre à Réanimation. Donc, ça sent la conspiration entre lui et Sinistros. Eh oui. Donc, le rock master de l'émission Rock c l a s s i q u e sera parmi nous le mardi 18 octobre prochain. En fait, c'est le... au retour du Metal Fest.、Hey. dont je vous parlais tout à l'heure. Arcona? Non, un petit instant. Ah, pas fini. Vous、hein? savez qu'à Réanimation ici,、euh... Généralement, lorsqu'on fait nos playlists, il、euh, faut qu'on aille voir sur des sites Internet quelconques pour prendre certaines informations. Ah, moi, je les ai inventés. OK. Je <rire> dis, oh, d'accord. Toi, c'est original comme ça. J'ai dit, quand le site n'a q u e n e f o r t i o n Non,、euh, toi, je sais que tu utilises beaucoup Spirit of Metal. Ben, en fait, puis... c'est Spirit of Metal qui m'utilise. b e a u c o u p ben, je sais. t as payé pour ça. ça.、Euh, moi, j'utilise un, un site qui s'appelle metalarchive.com que beaucoup de métalleux connaissent. Juste un petit message à m e t a l a r c h i e Quand il y a des bandes qui viennent d'ailleurs et qui ont des langues assez bizarres, ça ne vous tenterait pas de traduire un. Comme le russe. Comme、disons. le russe, là. Nous autres, on n'est pas capables de lire ça. Puis ça, ça donne qu'on est obligé d'aller a Spirit of Metal pour prendre nos, <rire> nos informations parce que ce qu'on n'est pas capable. Voilà pourquoi, mon cher. Le、soir. message est passé. Non, c'est sûr que. Écoute, déjà, q u écrit avec des lettres qui sont. Franc, ben, universel, disons-le,、ouais, ouais. nord-américaine ou française ou peu importe, c'est déjà pas évident à prononcer. Fait qu'il y a des E à l'envers mais... p et des P tout croche, c r o c h e c e s t en plein ça, ça. ça. c'est en plein ça. Non, non, c'est pour ça que moi, mon choix se porte immédiatement sur p、euh, a <rire> l m o l i v e v a i s s e l l e p a l m o l i v e v a i s s e l l e Vaudot, t pardon. Voici Arcona avec l'album s l o v o On va commencer avec la première pièce,、euh, qui est la deuxième de l'album, qui s'intitule <rire> Arkheim. Qui est la deuxième de l'album et l'avant-dernière en <rire> et même la temps. l a v t d n e C'est une tourne de 28 minutes. Tu、hein. nous présentes quatre pièces comme ça. Oui, les quatre.、Euh, Bien, autre l'intro, je mets les quatre suivantes. D'accord,、euh... on va aller écouter ça de ce pas. Allons-y. Vive les petites flûtes. Oui.、Go.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 Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1. Bon, qu'est-ce que c'était, ça-là? Eh! <rire> Finalement,、euh, même si le russe est une des langues les plus faciles au monde à apprendre, il m'a passé e mon tour. <rire> s Tu verrais, ça? Oui, apparemment, oui. Ah, ouais. Euh, ben là, on vient d'entendre.、Euh, di, di, di, dis pas que t'as pas aimé ça,、là. Non, je dis pas que j'ai pas aimé ça. Je dis que je comprends absolument rien de ce qu'elle nous a raconté. Fait qu'en plus e nous avoir、oui. insulté tout le long, on ne le saura jamais. Ben, tant mieux. Ou comme、ah, elle, elle pourrait peut-être inviter ses enfants à faire c u i r e des guimauves à l'entour de son feu. Pis... Ou de boire un bon grand verre d'eau de jus de saucisse. Oui.、Euh, effectivement. c e l t ça, là. Oui. On a entendu、euh, les quatre pièces de l'album s l o v o tout dernier album de a r k o n a qui est sorti le 26 août dernier sur Napam Records.、Mm -hmm. On a entendu、euh, Zach. Kliati, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Aucune idée. Léchier. Mettons. Bolnomne. Ok. a r k a e i m Peut-être. Peut-être.、Hey, C'est quoi sa traduction? Oui,、ah. simultanée.、Euh, si quelqu'un dans l'assistance auditoriale、euh, connaît le russe.、Euh, Appelez-nous au 376-5183. Et prière de ne pas le, le, le traduire, s'il vous plaît. Non, ne le traduisez-le pas, mais dites-nous juste m e n t ça se prononce,、euh, <rire> si vous êtes capable. Alors, c'était、euh, a r k o n a et l'album Slovo qui fait suite à Goyra de Goy. OK. Bah, ça, Moi, de ça, va russe, oui, façon ça va l'air russe, là. Oui, ça va à l'air russe, effectivement. Ça va à les ouais, la p o u p r e Oui, quand ça va à la p a r e s s troïka. La p a r e s s troïka, c'est le père stroïka. Oui. Bon, ben, c'était fort intéressant, mais j ai rien compris. Non, mais la musique était bonne, par contre. Ben, mettons. Ben, c'est comme la traduction, là, du bon, bon nominé. Ça veut dire, peut-être. Non, c'est, euh, Akaïm veut dire peut-être, c'est ça. Peut-être. Bon, hey, sais-tu quoi? Là, c'est l'heure de ce que j'attends depuis dix, oui, dimanche.、Parce、non, en non en samedi. Dit depuis dix ans. De, depuis samedi, je pense. Toi aussi, tu t'es frappé、euh, tu t'es heurté à cette euh, chose. Euh... Oui, oui. Là, c'est l'heure de mon bash. Pis u là, mon bash, Il s'adresse au dernier album de Mastodon. Ah non. Oh,、okay, que oui, moi. Pas、frère. sûr. Ah、uh, oui, ah oui. Ben là, moi, déjà, Crack the Sky.、Euh, moi, j'ai pas... bien, ai bien aimé Crack the Sky. Ben oui, il n'était pas tombé dans une très bonne grâce. Moi, j'ai bien aimé Crack the Sky. C'était pas mon meilleur. Moi, non, mon... c'est pas mauvais.、Là. Honnêtement, mon meilleur, c'est encore Léviathan. Léviathan. C'est vraiment un、bon. classique.、Là. Ça, c'est un album qui est quasi parfait.、Là. Euh, par contre, je considère que m a r c e l Hound avait sorti des affaires, des choses, intér des affaires, des choses intéressantes dans e choses e s s s i n t é r t e dans le sens où ils avaient une belle ligne de direction progressive. Avec le nouvel album qui paraissait aujourd'hui, qui porte le titre de The Hunter, qui est paru sur、euh, Warner Music, moi là, je sais plus quoi penser de ce groupe-là. Mis à part une chose, ils sont dans le champ, mais pas à peu près. D'accord. Ben, moi aussi, je vais l'écouter. Oui, je le sais. Je le sais. J'ai donné une cote de 3,5 sur 10. Ça marche pas. Je fais ça rarement.、Hein? Oui, c'est pas très. Ça vole pas haut. Ça. ça vole pas haut, et je dois dire que musicalement, ça ne vole pas haut. Non,、donc. tu passeras pas ton secondaire à 5 avec ça.、Hein? Non, mais même pas avec un e n o t e d e passage de 40%. Non. Non. C'est un album que je qualifierais de raté, de carrément sur une. C'est un une erreur. Non, planète. Oui! C'est une erreur monumentale de la part de cette formation-là d'avoir décidé d'amener un rock quasiment corporate, là. Ben, ça frise le top 40, bordel. Des b a l a d e s des petits vocaux joyeux.、Euh, écoute, les autres albums, ils servaient, autant, ils servaient autant de leur vocal qui était plus guttural que du vocal qui était plus clean. Le contraste, f é t a i s très bien, tu sais. Mais là, là, j'avais l'impression d'écouter un album qui aurait pu passer à Rouge Détente, là. Rouge, FM, ben,、ouais. rouge Détente, c'est bon, j'aime、ouais. ça. C'est quoi le nouveau ouais, nom? Ouais, de <rire> une musique qui s'adresse pas du tout aux amateurs de métal. Et moi, je suis, en plus, je suis un amateur de rock, pis u pour moi, ça s'adresse même pas aux amateurs de rock. Ça va pas bien. Non, ça va pas bien. C'est un album qui s'adresse à personne, je pense. <rire> Moi, j'ai trouvé cet album-là vraiment pourri. Hey, grand-maman, comment t'as trouvé le nouveau Mastodon? Hey, qui <rire> <C> est pourri! C'est ça! <rire> non, mais c'est vrai. Parce que, il y a deux pièces que je trouve intéressantes. All the h e v y lifting et、euh, Spectralight, que je trouve dans lesquelles ils ont ramené quand même une e s s e n c e progressive, disons, assez correcte. Mais sans plus. Puis, comme je te disais à、oh, Honde tout à l'heure, je pense même pas être porté à les réécouter ces pièces-là.、Ah, f a que ça, pour moi, c'est une dépense inutile,、mm -hmm. euh, Puis même en fait, la présentation, nous sommes-tu à avoir des belles la pochettes? La pochette est affreuse. La、là. pochette est vraiment affreuse. On dirait une espèce d'amalgame entre、euh, une chèvre et un、euh, aigle ou un minotaure non, ouais, mal foutu、bien. avec trois étages de gueule. Euh, d'inspiration post-néolithique, je <rire> sais pas quoi, là. Non, non, je vois, je vois là, tu sais, par les cheveux, là, mais la pochette est pas belle, est pas attirante. Il y avait des belles pochettes. m a s t a l o n il y avait un bon contenu. Là, c'est vraiment, c'est raté. Honnêtement, C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, je le recommande pas du tout.、Euh, je recommande pas d'investir,、euh, aucune somme d'argent dans cet album-là. Ben, attendez, il va peut-être se r e a m a s s e r une 95 l e s comptoirs de Walmart. <rire> oui, c'est vrai, d'ailleurs. À côté、euh, de Marie-Hélène. C'est、euh, ça, <rire> exactement. Ce que j'ai eu, d'ailleurs, euh, récemment. Euh, donc, ma salampe déhanteur s pour moi, j'ai donné un 3.5 sur 10 et je me trouve généreux. Ah oui. Oui, parce que、si、ça n a v a pas été des deux pièces dont je viens de nommer le a Il y titre, aurait eu un zéro. Il y aurait eu zéro. Il y aurait eu zéro. r e Garde, c'est bon à rien, rien à faire, à p a r t、euh, Écoute, pis u avec un CD, tu peux même pas jouer au frisbee comme il、Mais、faut, tu s Mais par contre,、euh, je dois dire que je me rattraperai tout à l'heure avec、euh, l'apparition du One Man Band. Je sais pas comment le prononcer, e Ruins? C'est Ruins? o u i Ruins. Okay. Ruins,、euh, c'est allemand. C'est un mélange de black trash metal. C'est très court.、Euh, c'est、euh, one, two, three, four,、euh, une minute.、Euh, one, two, three, four, la t o i n e infinie. C'est ça. b En en fait, ils se rendent même pas jusqu'à Fort, souvent. Ouais, t'as fini. Une minute cinquante. La plus longue que j'ai ici est trois minutes quatorze, mais、oui. c'est une cinquante, une quarante-neuf. On a voulu,、euh, voulu faire une tour de prog. <rire> <rire> Effectivement. C'est l'antithèse du progressif, probablement. Donc,、euh, je présenterai quatre pièces plus tard.、Euh, pour l'instant, par contre, je vous parle d e cinémas un, un peu plus tard. Je vais juste vous、euh, faire une petite entremise au niveau des, du t r o i s i è m e Metal Fest. j e m e t s pas p r a t i q u e mon bip. Ah! OK, on va la recommencer pour que tu puisses avoir un peu de satisfaction et moi de même. <rire> on retourne avec l'album de Mastodonte. Bon, moi, je reviens avec Mastodonte pour vous dire que moi, en tout cas, cet album-là, je l'ai trouvé plate en tabarn. PIE! <rire> <Hein, rire>、ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On avait manqué notre p u、euh, <rire> n pas... <rire> c h désolé. Maintenant, troisième métal, n'est pas bon. T'as e s s a y t p i s ton colis. D'accord. Trois-Rivières Metal nous propose la 11e édition du Metal Fest cette année. Et encore t c'est, une fois, u n e bonne idée de continuer à la b â t i s s e industrielle. Se commettra cet événement les vendredis 14 et samedi 15 octobre prochains. L'adresse de la b â t i s s e industrielle est le 1660 avenue Gilles Villeneuve à Trois-Rivières. Et vous pourrez voir les formations suivantes soit le vendredi, Calter, Les Écorchés, Beneath the Massacre, Carnifex, Atheist, Napalm Death et Annihilator. Et tant qu'au samedi, soit le 15, End is Near, Mass Murder, Messiah, ins Insurrection, ou Insurrection, Insurrection, L'Esprit du Clan, Blind Witness, Creptopsy, Sacrifice et c a v a l e r a c o n s p i r a c y Le prix des billets est au coût de 40 soir individuel et le forfait de deux soir s est au coût de 70 Les billets sont en vente chez Sinistros. Ah oui? Bien, Tu sais, p a s mais ça vient d'être décidé.、Là. Ah. Non,、euh, mais si vous regardez le c a c h comme il e s p o c h e s Oui. J'imagine que oui, tant que tu ne fais pas p o i g n e r Ah ouais, c'est vrai. C'est comme tout qui r i m e Tant que tu ne fais pas p o i g n e r tu as le droit de le faire. Ben, billets... je...、ouais, n'importe qui le fait, là, Regarde.、Ouais, c'est sûr. Ça va donner partie une partie de u n combien de c o n s t r u c t i o n b e n oui.、Euh, les billets sont disponibles chez Musique Daniel Côté, Le c o l i m a s s o n Profusion à Montréal, Vision Rock à Québec, Disque et Ruban à Drummondville et sur le 3RVRMetal.com via PayPal. C'est l a Notre ami, le Helborg Tower, hey,、oui. est récidive après quelques mois d'absence, puisque ce cher euh, euh, amalgame de boulons et d e microprocesseurs a eu、euh, un horaire qui ne lui permettait pas de collaborer aussi、euh, souvent qu'il l'aurait désiré. Peut-être qu'il ne voulait pas p r t a g e r i u l a i t pas p e u t ê r On va lui f a i r plaisir. Ils vont arrêter e faire des choses. Ils vont l u faire f o r m a l e Il nous envoyer une capsule. Mais justement, il nous envoie une nouvelle capsule. En fait, ce soir, c'est、euh, le premier segment, la partie 1 de la capsule qui a porté t Undead Musicians. Donc, une rétrospective des musiciens m é t a l et pas nécessairement international, mais bien aussi local,、euh, de musiciens qui auront,、euh, trépassé au fil des décennies et qui nous auront laissé quand même, u、euh, n c e r t a i n h é r i t a g e m u s i c a l e t qui auront marqué la scène à différents et niveaux. Et d'excellents souvenirs. Et d'excellents souvenirs, effectivement, tu l'as bien dit. Donc, la première capsule qu'on va vous présenter dans quelques instants,、euh, a une durée de neuf minutes cinquante-deux, e t neuf dixième. Neuf dixième. s Ben, c'est ce que lui dit, là. Il a fait exprès de mettre neuf dixième, je suis sûr. Non,、ah, c'est de la conspiration. Oui. C'est de la conspiration, e l b o r n i k e t la semaine prochaine, on vous, ben, si tout va bien, on vous passera l e deuxième segment de ce, de cette capsule, h a n d e d Musicians. Donc, vous allez entendre à l'instant son, e、euh, u n s'agit d'un montage reconstituant certains événements et narrations qui sont faits de la part du Hellborg Tower. Donc, on va aller écouter ça pour les pratiquement, dix、euh, prochaines minutes et espérons que ça va vous apprendre quelque chose, bande d i g n a r d Collaboration interdimensionnelle avec réanimation, The Undead Incorporated Show présente Undead Musicians Part 1 Un hommage à trois décennies de musiciens regrettés dans le monde du hard rock heavy metal. 1 9 8 0 b o n s c o t s c d c 1980JOHNBONELLETSELLE 1982 Randy Rhodes、Quiet Riot、アジアス i ール。 1986 – 1946, Cliff Burton、Metallica 1986, Fail Limit, terrorized. 1991, Eric.、Kuhl. Son, 1991ペンウェ a オーデン Dead, 1991 Chris Oliver、sabotage 1 9 9 3 e u s t e n o f s e t a l i a s e u r o n m u s 1994, Chuck b a l l e y Murphy's Law, Lily Christ. Hey boys, girls, come and gather r o u n d and I'll sing your little ditty about old Joe Bob. Now old Joe Bob's not around today, but his spirit lives on, I'm sorry to say. I n 1994, Jerry Witt, DBC. 1995年、g a u c h w e i s c h e n b e r 27. Eric Beaudet, Agonie. 199、GARS&WALSON、メガネット。 t o Une. t e u Comment pourrais-je dire? Une énumération、euh, funeste. Mais oui, il y en avait que là-dedans qu'on ne savait pas. Mais non, effectivement. En fait, j'en ai appris. là. Ouais, moi aussi. Je ne savais même pas.、Le、pas que... de sabotage, je ne savais pas qu'il était mort, mais non.、Hein. j e v a i s r Honnêtement, je ne savais même pas, moi, que le drameur de Megadeth avait. Le drameur du film.、Oh, u Non, je ne savais pas. Eh bien, c'était la partie 1 de Undead Musician qui nous est, e、euh, n en fait,、euh, gentiment proposée par,、euh, le h e l l b o r g Tower. La suite la semaine prochaine pour s'arranger jusqu'en 2011. J'espère que ça vous aura appris quelque chose au niveau, e、euh, n en fait, on s'entend que c'est pas une asclopédie, là, cette capsule-là. Non, mais -là. en même temps, ça peut vous donner des Q sur c e r t a i n s u h certains musiciens qui ont marqué,、euh La musique de hard rock à heavy metal à dette aujourd'hui. Absolument. Ceux des grands de ce monde de la musique sont décédés au fil des années. En 1991, c'était une. C'est une année assez cloche. Les BM sont pas chanceux. Non, moi, ça m'inciterait pas à aller jouer avec eux autres. Oui, c'est pas du tout. o i i o n signe un p a c t avec le Iorbe, eux autres. Ou l'inverse. Ça vient i de la Norvège, ça. Oui, parce que oui. Ça va les apprendre à brûler des églises. C'est ça, voilà. Ben, <rire> je dis pas ça l a n n é c'est ça. Ça, en tout cas, regarde, ça entend que,、euh, des fois, quand tu,、euh, quand il dit, quand tu tentes. Quand tu joues avec le feu, tu te brûles. C'est cela. Quand tu tentes le d i a b e il se retourne. e、euh, u bon, eh bien, la suite la semaine prochaine pour Hot Dead Musician, e、euh, pour, comme je l'ai dit, la section, euh, jusqu'à 2011. Maintenant, continuons avec, avec, avec, avec, avec, avec une section、euh, musicale. Qui,、euh, ben, c'est mon deuxième choix.、Euh, qui ne comprend rien du tout. Ben, absolument rien. On va débuter avec ceci, continuons avec cela, peut-être ceci, et terminons avec les autres. Ah, c'est bien. o、ouais. ouais. n va débuter avec、euh, ce qui m'apparaît être, être un grand classique de la musique d'être progressive. Une pièce tirée de l'album aussi, je dirais,、euh, phénoménal, Blackwater Park. Oh non, pas ça.、Oh, c'est souvent pas bon, ça. De la formation Hope Path. Euh, allons-y immédiatement avec,、euh, d'entrée, cet album qui ouvre l'album de Leper Affinity. Non, la tourne la plus poche, en plus. Pouf, l est r è s poche.、Euh, tu ne connais rien, il e n j'ai h s c'est pour ça que je dis ça. Go.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 Mais、je ne vous souhaite pas la bienvenue. Oh, je me suis trompé! Fear Factory, la pièce Body Hammer que l'on retrouve sur The Manufacture, qui est parue en 1995, album marquant pour cette formation de cyber metal. a p p a r u sur l'étiquette Roadrunner, c'est ce qui mettait en fait、euh, le, la ligne directrice que Fear Factory allait emprunter jusqu'à présent. Juste auparavant, nous avions une p a u s e musicale.、Euh, non, une pose、euh, publicitaire. p a u s e t i p e e Oui, aussi. Et,、euh, mais juste auparavant, nous avions g o s i r a et la pièce Yamaha's Messengers que l'on retrouve sur The Way of All Flesh qui est paru en 2008 sur Prosthetic. Et étrangement, c'est la dernière apparition de cette formation. a h、euh... oh, ils peuvent rester là. Moi, tant qu'à moi, il n'y a pas de problème avec ça. Non, moi, j'aime beaucoup ça. Ah, ok. s e p t i c f l a c h et la pièce Lovecraft's Death. Pièce d'ouverture de, de l'album Communion qui est paru en 2008 sur Season of Mist. Très bon album.、Euh, en fait, je le trouve aussi bon que The Great Mass. Ben, ça a l'air assez, assez flayé. Et、euh, je m'excuse pour、euh, la coupure subite de la pièce de Leper Affinity de Hope r t h en ouverture de bloc. e、euh, u je sais pas, problème technique,、euh, la pièce. Ah, Destik, elle a r r ê t a i là.、Euh, c'est tiré, c'était tiré de l'album Blackwater Park, qui est paré en 2002 sur Music for Nation. Nous saurons bien nous reprendre un de ces quatre. Je reviendrai. Ceci étant dit, j'ai encore un autre bâche à faire, Sinistros. e、oui, oui, <rire> Ah oui. C'est vrai. Et ici, en studio, présentement, nous avons,、euh, la grand-mère de réanimation. Et j'aimerais lui poser cette question. Grand-maman, comment、oui. trouves-tu Le dernier mastodonte. Comment est-ce q e t as m a r p i e d s t pourri! <rire> Il est pourri! s Mon petit voyou! Je vais plus t'entendre parler de ça! <rire> On voit ici que m a s t o d o n ne s'adresse à aucune couche d'âge. Pourri, pourri. Et couche pour pour. d'âge. Les couches d'âge. <rire> <couches d> <rire> hey! <rire> je veux faire u n autre bâche, cette fois-ci, du point de vue cinéma. J'ai écouté, c'est le seul film que j'ai réussi à écouter,、euh, Ce week-end, après ma, ma débandade intestinale. C'est vrai, finalement,、ouais, finalement c'est peut-être ça, ça s'est reflété sur le film. C'est peut-être ça qui t'a rendu malade, en fin de compte. Non, parce que c e s t après. Oh. Et voilà. Ben, t'as et... rendu le film malade, en fin de compte. i l y a de fortes chances, effectivement. Je parle ici du film qui porte le titre de Hobo et le Shotgun, qui, selon les previews que j'avais vus en ouverture de d'autres films, semblait être un peu dans la lignée des machettés. Un film qui se voulait,、euh, oui, très violent, très,、euh, rempli d'action, mais aussi une forme de parodie des films des années 70. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et celui-ci, je lui donnais la gracieuse note de 1.5 sur 10. Oui! <rire> Tout à fait, grand-mère. Tout à fait. C'est un film qui, e、euh, n en fait, c'est un, un mélange d'action et d'horreur, mais en fait, il faudrait corriger et dire vraiment gore. Euh, c'est un film qui, e、euh, s t de Jason Eisner, e qui met en vedette Roger, Roger, Roger Yower, effectivement, Gregory Smith et m a r l e y Dansworth, qui sont tous pourris, pourris, les uns plus que les autres. Et c'est dommage pour,、euh, Roger Yower, parce qu'il a fait quand même certains b o n s film, s dont le, le magistral, e film avec Harrison Ford, e、euh, u Blade Runner. non oui, c'est vrai, c'est lui qui faisait le blanc.、Euh... Euh, tout à fait. Il faisait l'espèce d a n d r o i d Ouais.、Euh, L'histoire est très simple, très minimaliste, voire même, e、euh, n en fait,、euh, absolument inutile. Un robot, si vous préférez un sans-abri, arrive par train dans une ville qui semble être...、Euh probablement,、euh, pas très accueillante. Et se rend compte, effectivement, que,、euh, tous et chacun qui y habitent,、euh, sont tous des pourris, pourris, pourris. Ah,、oh, pas bien. Non, non. Et que tout ce qu'ils ont,、euh, trouvé comme d'intelligent à faire, c'est de mutiler les autres,、euh, de les voler, de les tuer, de les évicérer, s de leur,、euh, couper des membres ben, et ainsi de suite. Rien, rien là. s t s t c'est le de... quotidien de réanimation. <rire> oui, mais c'est parce que la réanimation, au moins, nous, c'est pour la cause. Ah, oui, on a plus de classes. Ben ça, oui, c'est ça. n o mais t e n d s jusque là, ça n'en avait aucune.、Okay. e、euh, t、euh, lui, ce hobo-là, e、eh、t bien, ce sans-abri, si vous préférez,、euh, se voit malmené par,、euh, cette petite clique-là, qui est un espèce de, je dirais, de despot e sanguinaire sadique et ses deux fils qui sont tous les deux plus crétins les uns que les autres, mais plus sadiques les uns que les autres. Il décide qu'il s'en va dans un pawn shop et puis,、euh, il prend un dos à pompe. Le shotgun, et il essaie de faire le ménage. Mais c'est complètement ridicule. C'est absolument stupide. Il se passe rien. C'est plat. Tout ce qu'on voit, c'est des têtes explosées, des pieds se faire couper, pis u ça mène absolument à rien. Pis u les acteurs sont vraiment nuls à chier et par-dessus le marché. Je l'ai vu en français. La traduction est、ah, québécoise. québécoise. J'ai rien contre les traductions québécoises. Il y en a d'excellentes. Mais celle-là, elle est vraiment nulle. C'est une traduction québécoise où on entend des sacres, des p a l i c e s à la slap shot, des, la -shot、oui. avec toutes sortes d'affaires épouvantables. Ben, Qu'on entendrait、euh, <coughs> dans tout autre endroit sauf dans, une, dans, un, dans un film. Donc,、euh, c'est vraiment nul, nul, nul, nul, nul. r、euh, o b o et le shotgun, vous l'évitez à tout prix. Puis si vous avez vraiment envie d'aller le voir ou de le louer, ben.、Si、tant pis pour vous. Vous serez averti. Et voilà. Musicalement parlant. Formation américaine. OK. Qui a mérité.、Euh, Le coup de donner Sinistros dans le death metal. Yeah! At last. Pendragon aura eu raison. Raison de ma pauvre petite cervelle. Oui, c é t a i t pas très dur, faut dire. Ben là, donne-moi une chance quand même. Ben, je t'en ai donné une depuis les dernières quatre années. Ok, d'abord, Junger l o t formation euh, américaine qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Kid on Command. Formation que j e connaissais pas du tout. Que j'ai découvert avec、euh, immense plaisir. Ben, j'espère. C'est drôle de voir, c'est v i c t o r i a Records. Ouais, c'est normalement, oui. Ben là, c'est pas du hardcore du tout, c'est du bon dead, g r a i s sonnu. On parle pas trop de gras, là. <rire> <rire> ouais, toi, dans ton cas, c'est vrai que je parlerais pas trop d'astico non plus. <rire> non, ben, ça, ça passe. Là, c'est un, un très bon dead、euh, qui, qui joue pres presque dans le dead and roll avec la saveur trash、euh, par moment. Euh, ça rentre dans l e mythe. C'est très efficace, c'est très très bon, pis, moi, j'aime bien aimer ça. Tu nous présentes cinq pièces? Cinq, les cinq premières pièces de l'album, Kill Uncommon. On, on va commencer avec Their Finest Hour. Voici Jungle Rock. Go!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 My Raider. Alice i n vente chez Musique Daniel Côté, au Colimaçon et au o i e m e t a l c o m coût e 40$ pour un soir ou 0 pour les deux soirs. Quantité limitée. CD compilation double remis gratuitement à l'entrée. gracieuseté de g a y Records. Les 14 et 15 octobre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement metal de l'année. u plus d é t a i l visitez le o i e m e t a l c o m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 Vous êtes assez fous pour l'écouter. Ça, c'était hot. Mais avant que tu en parles, je veux juste dire aux auditeurs qui tentent de nous appeler,、euh, à frais virés, on ne peut le faire, malheureusement. Donc, euh, c'est pas qu'ils ont essayé de le faire à deux reprises, mais c'est impossible pour nous de prendre des appels à frais virés. Nous en sommes désolés. Et aussi, une petite lacune lors de la, de la présentation de la capsule du Elborg. Il fallait noter aussi que ce, aujourd'hui même, il y avait 25 ans, Que Cliff Burton cassait sa pipe. Non, non.、Ouais. Mais c'est parce que tu voulais arrêter de fumer. Ben ça, c'est pour ça.、Ah. Je croyais que c'était dans un élan de colère. Non, oui. Non, non.、Euh, il y a 25 ans, Cliff Burton、euh, se tuait, mourait dans un accident bête. Et c'est le 27 septembre que ça s'est produit. Donc, c'était tout à propos de passer cette première capsule aujourd'hui, puisque nous sommes le 27 septembre. Gardons ça. 25 ans plus tard. Ce que tu viens de nous présenter, c'était excellent. Jungle Rot, formation américaine avec、euh, leur dernier album, Kill on Command. C'est paru sur Victory Records、euh, le 21 juin dernier. On a entendu les pièces Demoralized, Kill on Command, Rise Up and Revolt, Blood Ties et Their Finest Hour. L'album est excellent a h j'ai beaucoup aimé.、Euh, Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai mis un 8 sur 10 dans ma chronique de réanimation parce qu'il y a deux pièces à la fin qui deviennent un petit peu plus redondantes. Il n'aurait peut-être p u les skipper. OK. J'ai enlevé un, un petit peu de points parce que c'était comme, comme du bourrage d'album. OK, c'était un peu superflu. Oui, c'est ça.、Okay. Mais...、Ben. n o n non, non, tout à fait. Ils pas, les albums parfaits l sont s rares.、Mm, oui.、Ouais, mais encore là, c'est subjectif. Mais j'ai vraiment, vraiment aimé non, non, le p a r a e de Jungle Rock, de Kill and Command. C'est sûr et certain que je me procure ça. Disons que c'est pas mal, pas mal plus enrichissant d'écouter ça que deux trucs que je vous passerai dans les prochaines semaines que je ne parlerai pas pour l'instant. Ah,、euh, <rire> c'est prometteur.、Mm. D'accord. C'est deux grosses déceptions. Oui. Oui.、Ouais. Pierre, si tu écoutes,、euh, commande-moi Jungle Rot,、euh, Kill on Command. Moi aussi, moi aussi, moi aussi! <rire>、euh, valeur, cette valeur, j'ai cru voir qu'elle n'était pas disponible en édition vinyle. Non, je ne penserais pas. Peut-être que ce sera v e n u Ceci étant dit,、euh, les spectacles qui sont à l'extérieur de la région immédiate, eh bien,、euh, jeudi le 29 septembre, si je ne m'abuse, c'est bien après-demain. Genre. <rire> J'entends. <rire> Yo-yo chill, mec. Moi, tu sais. Je savais que tu avais un niveau d'intelligence qui n'était pas très élevé, <rire> mais là, tu me surprendras. <rire> Toujours à tous les fois. Le Jeudi le 29 septembre, au Café Campus, c'est Enslave, a l c e t et Junius qui remplacent Ghost.、Euh, ils ont besoin d'avoir de très grands souliers, eux autres. <rire> ils ont besoin d'avoir de très grands souliers, effectivement. <rire> donc, c'est à 19h au Café Campus. il en coûtera 20 et 25 taxes incluses. Les billets sont disponibles via admission. Lundi, le 10 octobre, c'est Saxon. Borealis, c'est Heroic. Au Faux-Fonds électrique, au coût de 20 et 25 taxes incluses via admission. C'est à 20h. Paris! Paris! f a i s m o te dire i c Paris! Grand-mère, s'il te plaît. C'est Guy Malmsteen, c'est ça, le 18 octobre. Arrangez-vous avec ça.、Euh, <rire> Chimera et Hon h e r t h en compagnie Skeleton Witch, Molotov et Solution, c'est lundi Tain, le 14 novembre. En parlant à Zulu. Ben oui. <rire> j'ai pas, j'ai plus rien. <rire>、euh, donc c'est lundi 14 novembre、euh, des 19h au Club Soda au coût de 22 et 82 et 27 et 30 plus taxes, des pestacles pour tous. Dog Funeral, le 2 février. d e y s i d e le 4 mars. Pas mal loin, ça, e n On a le temps d'avoir、oui, fini l'hiver,、oui. d'après moi. Qu'on n'a pas encore commencé, soit dit en passant.、Euh, donc, ceci étant dit, à mon tour de vous présenter l'album que j a u r a i choisi cette semaine, qui est un album de... Ruins? Non, c'est Massalon! Trop t grande surprise! Siiii! Mais Timon, tu veux aller faire mon r ê v à toi? Grand-mère, je t'en prie. Respire par ce qui te sert de trou de nez. <rire> Elle est incroyable. On v i e de couper le micro à grand-mère. Oui, effectivement, ç e l a suffisait. Mais vous allez la retrouver grand-mère o u pas. Non, mais fort, grand-mère à réanimation, on se réanime tout ça. Oui, on n'a pas vraiment s'en occuper. Elle est tout à fait autonome. Oui, c'est ça. Ruins. Ruins est l'album que j'aurais choisi. Ruins b a b i n s Qui porte le titre de Chambers of Perversion. C'est une formation qui vient de s h i b u g a m u <rire> ah、ben、ouais. Non, ouais. C'est pas vrai, Patrick. Tu racontes n'importe quoi, comme toujours. Tu devrais être、euh, habitué depuis le temps, il me semble. C'est une formation qui vient Ben, une formation... de la Germanie. <rire> de la Gerbie. De la Gerbie. l Oui. Ou de la Gerboise. C'est made, made in Deutschland.、Euh, C'est...、Euh, bon, en fait,、euh, Sinistros me faisait remarquer que c'était un one-man band, mais je pense que. Il y a eu une petite association à l'occasion pour l'album. C'est vraiment un, un album qui est très court, très concis. C'est catégorisé comme étant du black trash metal. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus à s a v e u r trash metal. Bon, côté contenu, au niveau des lyrics, c'est très,、euh, c'est très malsain, c'est très vulgaire, c'était le côté black, Motazi, motazi, tabacouette. C'est un peu, ouais, c'est ça. Eh,、hey, je suis pas content. <rire> c'est un petit peu maladroit, mais ça fait la job, C'est one, two, three, and your fucking face. One, two, three, pis je sais pas quoi on est plus loin. Pis ça, ben, on aime ça. Fait que. On va aller se taper quatre pièces qui vont être respectivement la pièce éponyme, Chambers of p e r v i r s i o n Slaves of the Undead, Primitive Evil et War in Heaven. On va vous r e v n i r dans trois minutes. Mais non, dans neuf <rire> minutes vingt-sept. C'est parti, one, two, three, four.、Yeah. <coughs>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 バイオーレイトル !Alice doesn't excite m e、so、a l i c l l ails, m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 Pour L'écouter.、Right. MTV. Mix me want a smoke crack. Voilà. Il s'écria. C'est fini. Non, Il reste encore 24 minutes. On vient d'entendre la formation Ruins et les pièces suivantes War in Heaven, précédées de Primitive Evil. Juste auparavant, nous avions Slave of the Undead et nous avons i ouvert avec Chambers of Perversion, qui est aussi la pièce titre de cet album qui est paru sur Negative Existence en 2011. Un heureux amalgame de Battery, de Razor. De、the、Destruction. C'est、euh, <rire> garde, ça ne passera vraiment pas à l'histoire, mais c'était juste le fun. Oh, c est, c est, c est... le son, ça sonnait à, très... à, la, à la limite, à très.、Euh... C'est très. très... Borderline d'être acceptable. Ben, tu v e u x ç a b a t ça n n a i t comme ça. Eux autres, c'était un peu normal parce qu'ils existaient depuis les années 80. Mais cette bande-là, Ruins, c'est inacceptable. Je viens <rire> de le décider. <rire> Gagne de jeunes qui ne savent p a tes pieds, l e patentes, puis qui s'imaginent, hey, on connaît ça, nous autres. q u n d on se ferait. Ben, écoute,、euh... en tout cas, Ruins aura prouvé qu'il ne qu connaissait pas ça. <rire> OK. OK. Ceci étant dit,、euh, la semaine prochaine, on vous rappelle que on aura la deuxième partie de la capsule Undead Musicians, qui se rendra jusqu'à l'année la, 2011, soit celle dans laquelle on évolue présentement, ou à peu près. Et que nous aurons probablement d'autres choses. Bon, on a quasiment dévoilé un des p u n c h s Sinistros de ses présentations à venir. C'est pas on avait le c o i s de cinq bandes. Cinq. Bon. m a、hey, le loup s'est présenté dans la bergerie. Il a tout cœur. Il a eu peur des moutons, ce coup-là. Ouais, c'est ça. Donc,、euh, mais pour l'instant, Sinistros nous、euh, propose encore un bloc.、Euh, pas pas bien bon, je pense. Non, on pense a v e pourri, pourri, pourri, pourri, pourri <rire> Grand-mère. <rire> c'est pas Mastodon, t e grand-mère. <rire> non, c'est ça. <rire> on parle pas <rire> du dernier Mastodon, t e grand-mère. <rire> on parle du, du, du premier album de créateur. Ah, c e s t b s non <rire> Ah,、bon, on va commencer avec Toxic Holocaust, avec Agony of the Damned,、euh, qui est tiré du dernier album Conjure and Command, sorti sur Relapse, plutôt cette année. Très bon album. Excellent album, et on va avoir du Witchery, Swashbuckles, Sodom et p o n r y CREATOR, on y va avec Toxic Holocaust. Yo! C'est u n musique de fou. Eh、hey, oui, c'est une musique de, de, de feu d'enfer. <rire> ben oui, regarde-moi ça, toi. Voici la pièce,、euh, c'était la pièce Hellfire de Sodom, tirée de l'excellent album In War and Pieces, paru en 2010 sur SPV Records. Tout juste avant, on a eu Swashbuckle avec Powder Keg、euh, du dernier album Crime Will Always Pay, qui est paru en 2010 sur、euh, Nuclear Blast. On a eu Witchery avec The God Who Fell From Hurt、euh, sur l'album Witch Creek de 2010 sur Sensory Media et Toxic Holocaust Agony of the Damned tiré de Conjure and Command de 2011 sur Relapse Records. Et c'est maintenant la fin de la fin pour aujourd'hui. Eh oui, chers amis, on vous rappelle par contre que le 3VR i Metal Fest, 11e édition, se tiendra. Les vendredis 14 et samedi 15 octobre prochain à la Bâtisse industrielle, ici à Trois-Rivières, au 1760 avenue Gilles Villeneuve. Et que vous pourrez voir les formations suivantes de vendredi Calter, Les Écorchés, Beneath the Massacre, Carnifex, Atheist, Napalm Death et Annihilator. Et tant qu'au samedi, e n d e s n e r Mass Murder, Messiah, Insurrection, L'Esprit du Clan, Blind Witness, Cryptopsy, Sacrifice et Cavalera Conspiracy. Coolies biais sont à haut. Le coût des billets est de 40 par soirée individuelle et、euh, le forfait de u x soirs au coût de 70 Les billets sont disponibles chez Des Musiques Daniel Côté, Le c o l i m a s s o n Profusion,、euh, Faut que j'aille voir, je m'en rappelle plus, Vision Rock.、Euh, ah, vous o y e z ouvre-toi de h a n t e o u e Eh, maudite c é n é r é e Euh, disque et ruban、euh, de Drummondville.、Euh, ben, je les ai pas,、euh, pas mal dit, toute la gang.、Euh, ben, musique d'Aniel、bien. Côté et via Trois-Vières-Métal.com par PayPal. Ceci étant dit, aussi, autre spectacle à venir de Trois-Vières-Métal samedi le 5 novembre au Rock-A-Fil-Esté. Ça, le stage. ça va être cool. Oui, a s effectivement. e x h u m Gold War, qu'on a entendu tout à l'heure. C'est、ouais. pas avec Carnage.、Euh, Havoc et Soul of Ignorance. Donc, c'est le 5 novembre dès 19h, c'est pour tous. Il en coûtera 20 Avoc, moi. J'achète ça. Ah, ouais, juste pour Exium. Ben, Avoc, avoc man. Ah oui, oui, oui. Mais moi, j'irai même, bien même bien si. Bien. Avant que、okay. t'es pas là, j'irai pour Exium. Moi, j'irai、oh. à bout. Ah non? Non. Ah, moi, j'aurais du fun, là.、Okay. i l asperge tout le monde de sang, puis. C'est vrai? Non. c e s dans mes pieds. Oui. Peurie! Grand-mère. Donc, on se retrouve la semaine prochaine et on se quitte sur une dernière pièce. m e i s vieux, moins tard que jamais. Hey, je voulais dire à John, je suis désolé, ton Hate Eternal, c'est la semaine prochaine, mais je vais te faire de quoi de b i a i Oui, ça va être Eternal Hate. Oui, j'ai pas eu le temps.、Euh, donc, toi? Oui, bien c'est ça, on va finir avec、euh, une vieille chansonnette.、Euh, oh, très bonne. Vieille, vieille, vieille et très, très euh, classique euh, du metal、euh, allemand. Oui. Avec、euh, un band qui s'appelle Creator, tiré d'un album qui s'appelle Pleasure to Kill. On va entendre Command of the Blade. Sur ce, allez tous vous faire foutre! C.A. Fout <re. S 3>